Bonjour Mademoiselle Giroux, Mariette Le Brasseur à l'appareil. En réponse à votre question laissée sur mon répondeur, je vous signale que la date limite des demandes de stationnement est le 8 février. Les demandes incomplètes ou reçues après cette date seront versées à un dossier d'attente.